Allo, ouais. ouais, ça va bien, toi, tranquille À 11h Non, impossible, je peux pas passer Laisse tomber Nemble, je dois aller me présenter pour un taf là Je prends le métro là tout de suite, hôtel de ville Ouais, hé, je me présente et, et dès que je sors de, de, de, de, de ce truc je te rappelle Ok à plus, ciao Nemble, ciao sur Play, hip hop en série Station métro obstinée, fugé de mon béni Ce futur violent crime commis Une 8 mili entre les yeux Le front ma cible à 400 miles ici Je lance une propagande, le réseau fourni Un flash d'infos servi pour les égarer du circuit Je suis la défaite, vécu au sud français le pays Absolue la contre-attaque, du clan ennemi en terrain nazi Ma fonction sur cette mission spéciale alertée Maintenir les esprits éveillés, action censée renseigner C'est quand les yeux bandés, aveugle la bouche close, écrase Plante le décor, leader FN au four et je Les postulants au titre Programme de base, propos racistes et stéréotypes Meeting insolite, l élite facho, police ou gestapo ne rien dire qu'une seule fois, c'est offrir un silence de trop FN, FN, grande patrie du rêve C'est la mort si on traîne les enfants de Le Pen Ça filme des foules, elle atteint l'extase pleine De bons fils d'immigrés, ceux ça, c'est pas la peine FN, FN, grande patrie du rêve C'est la mort si on traîne les enfants de Le Pen J'affirme des foules, elle atteint l'extase pleine De bons fils d'immigrés, ceux qui c'est pas la peine En terre nazie, je suis dans le métro, tu sais ce que c'est Tu restes assis si t'as une place parce que debout, tu sais ce que c'est Encore quelques stations, une fraction de seconde, une friction je tombe d'en haut comme au 34 de la gestapo dans le métro Les leurs et leurs police, on s'initie à être carré pas être des leurs On s'initie notre empreinte, le pouce sur l'encre et non, le luxe est l'or On frôle la pénitence et dans l'urgence on se La chasse douze, qu'on frappait de la montre aux trousses La haine nous pousse et la brousse, qu'on se le dise Pour ceux qui savent vie suivent, les jours maudits se poursuivent pour cette merde Les regards que j'ai j'essuie en feu ennemi contredisent Une France terre d'asile, un océan de flippes Un business sans cycle plus offrant l'écart d'invite Pour qu'on s'évite, le rêve français en fuite Grande patrie du rêve, c'est la mort si on traîne, Les enfants de Le Pen, ça des foules Elle atteint l'extase pleine, des bons fils d'immigrés sur ça, c'est pas la peine, elle La grande patrie du rêve, c'est la mort s'y entraîne Les enfants de Le Pen, ça filme des fous Elle atteint l'extase pleine, de bons fils d'immigrés Sauf ça, c'est pas la peine Observe autour de toi, ils parlent, de pro du français Unis sont marseillaises, on régresse, l'oppresse on progresse De ville en ville, leur nom se posent Les drapeaux fleuristes, fascistes, racistes Exénophobes, on a un police en France Leur principal objectif, voir les cités entières Finir sous peu à poil, le crâne raser et bunker La guerre c'est l'avenir qui ne dé au auprès terrain minier pour du, du sang papier fnfn FN, grande patrie du rêve c'est la mort traîne les enfants de l'open et Ça des foules à l'extase pleine, des bons fils d'immigrés sur ça, c'est pas la peine, F N grande patrie du rêve, c'est la mort qui on traîne, les enfants de la peine. Ça filme des foules à l'extase pleine, des bons fils d'immigrés sur ça, c'est pas la peine.